La journée a été dure, on s'est encore beaucoup fâché. Oui, mais il faut bien le dire. Dessiner sur le mur, c'était pas une bonne idée. C'est l'heure d'aller se coucher. Les bêtises, on va les oublier. Fais de beaux rêves surtout, n'oublie pas, moi je t'aime beaucoup.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 N'oublie pas, moi je t'aime beaucoup